Unité 7, leçon 4, exercice 3. Écoutez ces messages téléphoniques. Complétez le tableau. Ah! Bonjour, c'est Sylvie, ta copine. Écoute, je te remercie beaucoup pour ta recette de coquille Saint-Jacques. Hier soir, j'ai eu des invités. J'ai fait ta recette. Tout le monde a trouvé ça délicieux. Allez, à bientôt! Bise. B. Bonjour, Monsieur et Madame Deschamps. C'est Olivier. Je suis désolé, ce matin j'ai oublié mon parapluie chez vous. Quand est-ce que je peux venir le chercher Vous pouvez me rappeler au 06 05 04 83 83. Merci et excusez-moi encore. C. Coucou Sébastien, c'est ta tante Marie-Laure. J'ai appris ta réussite au concours de médecine. Je te félicite. Je suis contente pour toi et pour tes parents. Je t'embrasse. À bientôt Sébastien.